De neige et coiffé d'une étoile Voici Noël qui ouvre son bal Et chaque enfant du pays alsacien L'accueille en chantant plein d'entorins Prends ma main, vieux Père Noël et viens Que nous t'attendons dans nos chalets Prends ma main, vieux Père Noël et viens Sous le sapin où je jouais Près de la Corèche, il y a du bon feu Pour réchauffer tes pieds malheureux Sous les bougies aux couleurs d'arc-en-ciel Tu seras heureux de Noël Tu partageras la bûche au chocolat Et tu boiras bien un bon verre de vin Puis tu compteras ton voyage ici-bas Avant de remonter sur les soies. Prends ma main, vieux Père Noël et viens Je te promets de fermer les yeux Et devant la cheminée demain Tout deviendra merveilleux Mais n'oublie pas tous les gosses qui ont froid Dans leur maison, portent un peu de joie aimant leur cœur, tout le bleu de ton ciel Pour qu'il soit heureux, Père Noël. Viens, je te promets de fermer les yeux Et devant la cheminée demain Tout deviendra merveilleux Forêt de la carèche, il y a du bon feu Pour réchauffer tes pieds malheureux Sous les bougies aux couleurs d'arc-en-ciel Tu seras heureux, Père Anna.